Alors effectivement, on s'est engagé à résoudre le problème euh, voilà du logement de l'Ikastola. Euh, ce problème-là, la manière de le gérer s'inscrit dans la circulaire que nous avons reçu du préfet, toutes les villes, qui disent quelles sont les choses possibles et les choses impossibles. Dans les choses possibles, il nous a semblé intéressant d'imaginer, mais ce n'est pas encore fait, en tout cas c'est le la discussion, il y a encore une discussion samedi prochain ou dans une semaine avec euh, l'Ikastola pour voir les modalités. On voudrait que eux d'abord nous acte le principe d'un accord sur cette approche là pour que nous ayons nous allions ensuite discuter avec les enseignants de l'école publique du centre ville pour leur faire une proposition après évaluation des locaux disponibles il faudrait qu'on évalue rapidement les, le nombre de classes disponibles pour pouvoir le faire mais aujourd'hui on estime que' on pourrait dégager nous semble-t-il quatre classes six classes Voilà, pour'cala dans un premier dans un premier temps quitte à revoir après la manière de pouvoir occuper de manière pérenne et peut-être un peu plus large euh, c'est cette école là sur le principe nous avons un accord de madame coéré l'inspectrice d'académie qui verrait plutôt d'un bon oeil, mais ça, peut-être, il faudrait mieux que ce soit elles qui le disent que nous, euh, la séparation à terme, à moyen terme, ou à long terme, de l'école du groupe scolaire dans ville en deux, un dédié à l'Icastola, l'autre dédié à l'école publique. Si on pouvait réussir cette activité-là, enfin, je dirais, le croisement ou la, la, la cohabitation de ces deux activités scolaires dans ce groupe scolaire, je crois que ce serait une bonne avancée. Pour l'instant... On ne peut que travailler en relation avec Ashtola pour savoir si c'est quelque chose qui leur conviendrait. Il reste ensuite à aller voir quand même les parents et les directeurs, les enseignants de l'école publique, plutôt pour savoir dans quelles conditions on peut le réaliser, une fois bien sûr que nous, techniquement, nous aurons fait l'inventaire des salles disponibles ou pas puisque ces salles sont quand même occupées par des activités périscolaires, par des associations locales. Voilà, nous l'idée que nous avons dans la tête, c'est de redonner l'école à l'école. Aujourd'hui, euh, il y a d'autres activités en cette école mais puisque nous sommes coincés par les décisions préfectorales par les, euh, les circulaires préfectorales nous nous vont nous voulons nous inscrire dans le cadre de la loi et faire en sorte que les cachetola euh, soit bénéficié aussi d'un beau projet et qui à mon avis valoriserait aussi l'école publique qui est à côté, à côté puisque ça pourrait être une première et moi je trouve que ça pourrait être si on le réussissait une formule extrêmement intéressante encore faut-il que nous ayons et l'accord des cachetola et l'accord des, des enseignants de notre côté, donc nous sommes dans la négociation, on peut pas lancer un pétard en l'air comme ça. Donc euh, la semaine prochaine, on rediscute avec les Kastola pour que ils nous aident à formaliser leurs besoins, leurs demandes. Il y a des choses qu'on pourra pas faire, construire une Kastola neuve aujourd'hui, on sait très bien que c'est impossible, donc on va pas rêver, faire rêver, on va dire les vérités, voilà. C'est la faute c'est la faute de qui a pris des décisions euh, qu'il ne fallait pas prendre, faire des publicités qu'ils n'auraient pas dû faire, public. Voilà, et aujourd'hui, euh, l'Icastola Hyundai est coincé dans ce domaine-là, mais toutes les Icastola sont coincées, les calendrettes Bern sont coincées par les mêmes décisions. Voilà, euh, prises par le préfet aujourd'hui, euh, les Diwan et autres, voilà. Donc euh, nous on peut que le regretter et nous allons nous efforcer avec Nicole Butori avec toute la commission de l'enseignement de trouver les réponses les plus appropriées pour les cachetola et pour l'école publique bien sûr qui est notre école aussi de la République. Si je... ben, nous cette rentrée cette rentrée je pense pas parce que nous ce qu'on voudrait c'est construire par exemple aujourd'hui on pourrait imaginer de de on a fait une approche avec une enseignante qui habite là qui a un logement de fonction. Elle pourrait on pourrait la reloger dans un logement social récupérer deux logements de fonction là pour faire par exemple quatre salles de classe et commencer ensuite à prendre une autre classe libre au fur et à mesure qu'elle se libère ou qu'on retrouve des formules, des formules par les autres parce que on va se retrouver avec des associations qui vont nous dire vous nous mettez dehors vous nous proposez rien bon aujourd'hui nous on est dans un concept différent on est en priorité l'école dans l'école voilà ça c'est comme ça l'école dans l'école et si on peut tenir ce pari tout en aidant à l'accompagnant ceux qui sont dans la difficulté, autres associations qui pourraient être sorties de là à certains horaires, par exemple, en tout cas pendant les horaires de cours, c'est surtout ça qui nous intéresse, nous euh, voilà euh, faire en sorte de, de réussir ce projet. Euh, mais voilà, on y travaille très sérieusement. Les associations, c'est quand même l'école essentiellement en dehors. De en dehors, de voilà. Oui. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, ouais. ça c'est plutôt bien. Euh, voilà, et après il y a quelques, voilà, quelques extensions des écoles qui ont des activités annexes et tout. On sait très bien comment sont les enseignants, tous ceux eh, du public, du privé, des Ikashutola, ils ont besoin d'une seule plus une classe A et repos B et la et, et la salle de café, la salle bon voilà, il faut que on fasse la place à les euh, sans pour autant qu'on bouscule ce qui se passe dans l'école publique. Voilà, il faut qu'on trouve des arrangements. après sur la réforme des rythmes scolaires, <rires> euh, les Ikashutola à peu près une aide de 3700 oui, euros, en fait. qui va sur tu voilà. les... pour 2014. Pour 2014 c'est à dire qu'en principe alors le, nous ce qu'on fait c'est les écoles privées normalement dites privées parce que déco qu associations et eh, je reviens pas sur le, le caractère public de l'action de Litola je dis qu'elle est constitué en, en, en école privée de même que euh, une association le stade enndaillé est privé et de même que les églantins sont privés Voilà. donc style associatif classé privé ça c'est la norme et donc euh, nous euh, voilà on, normalement on ne doit pas intervenir ces écoles privées donc ce qu'on ne fait pas dans les écoles euh, privées confessionnelles le les catholiques bénéficient d'un traitement à part qui, je le conseille, est un traitement moyen dans lequel on prend en charge une une nappe sur deux. Voilà. Hein? On aurait fait la même chose, je le précise, quand même à l'école Saint-Vincent, si elle était rentrée dans le la réforme. Voilà. Mais elle n'est pas rentrée dans le dispositif. Voilà. C'est la raison pour laquelle, voilà. pour cette année, seul le léguage tout-là bénéficie. Et ah. on voit voilà. des, des villes comme l'Estarry oui. qui ont fait le choix d'enlever, oui. à même titre, euh, les Mais, euh, bien sûr oui. mais nous euh, enfin je vais vous le dire mais il faudra pas trop le raconter aux écoles confessionnaires encore confessionnel mais quand on en a parlé avec euh, avec le président de chak avec paska lendo il a reconnu par exemple que le forfait relève il est nettement supérieur parce que l'on donne 200 quelques mille euros pour l'année euh, des subventions HHK, on met des femmes de ménage, on met de l'entretien, il y a le bus, et le ramassage, donc nous euh, euh, quand on parle du forfait on est nettement dessus. Si jamais l'école primaire, euh, je dirais confessionnelle, relève ça, on va avoir une levée de bouquin en disant il y a deux traitements, et là le préfet viendra encore enlever des subventions HHK, donc je préfère être discret est qu'elle le sait parce que certains parents d'iciachetra la disaient. Oui, maintenant il va falloir demander en dalle le forfait et cetera parce qu'elle a dit on se calme, le forfait dalle et depuis des années, depuis que moi je étais déjà, on a un forfait nettement au-delà mm. des des autres enfants. Donc voilà, Donc, il faut qu'on arrive à trouver euh, un juste équilibre. 'to là je crois n'est pas pénalisé après dans le temps si on peut corriger des destirs on le fera mais les voilà les moyens financiers sont pas tout à fait là et on l'a expliqué réexpliqué. voilà donc on veut trouver on veut quand même marquer notre différence avec chk c'est plus que les autres voilà et on le laisse au milieu du chemin pour pour, pour une nappe sur deux voilà mais il, il compense par ailleurs avec le forfait avec les, les avantages en nature dont il disposent. Et donc, euh, j'ai bien compris que de la part de l'agglomération, euh, il n'y aura pas... Ah, l'agglomération Non, non qu'il n'y a, euh, a pas la compétence. n'a pas, si, si, si, pas, pas la compétence, ah, non. Il n'y a pas la voilà. Et il vaut mieux qu'elle ne l'ait pas d'ailleurs, parce oui. que là, pour le coup, ça n'avantage pas du tout, comme je vous oui. l'avais dit. Non, pense, puis après, après, après, et après, tout le monde se tourne. Je vois par exemple quand euh, l'Office public la langue basque dit « Eh moi, j'ai donné de l'argent à AECA ». Oui, mais qui a donné l'argent au l'Office public de la banque de basque C'est euh, le conseil général qui donne 800 800 850 000 euros. Oui. Alors, il donne l'argent que nous, on a donné. Moi, je préférerais dire le conseil général donne à, à, à ECA. Et euh, non, non, dans office public, qui le redonne, et après, celui qui le donne au départ, il est, mais moi, j'ai rien donné, quoi. Alors, en fin de compte, l'argent, il est chez nous. Mm -hmm. D'accord Donc, dans ce système-là, et je repense aux communes d'Aveglos aussi, elles aiment bien aussi faire des aides en direct, si elles peuvent le faire, mais comme tu le dis fort, justement, ce ouais. n'est pas dans les compétences aujourd'hui. Non, mm -hmm. hein